toutes, vous êtes sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez l'émission 246 de Goodbye Kevin. Comment ça va Pierrot Ça va très bien Léna, bonjour bonjour. Il fait beau hein Oh c'est génial C'est génial, et eh, euh, franchement euh, l'été là là. Eh, moi je t'avoue je m'en fous quand il fait beau, <rire> je m'en tape complètement. C'est juste qu'il faut résister de plus en plus pour aller voir des coups en plein milieu de semaine quoi. Ça c'est un peu un problème. Ouais, <rire> est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Non. Je sais pas. Je sais pas. Euh, trêve d'apéro oui, voilà. C'est pas maintenant, il est que 15h pour le moment On n'a pas le temps, même si on y pense déjà très fort euh, Au programme de mon côté On va écouter un groupe Siké Noise anglais Plutôt ancien On va ensuite enchaîner avec un groupe écossais Plutôt ancien Après on va écouter un groupe tout bleu euh, Puis un projet Pop qui est né en Ardèche Et on va finir avec du bon Showgaze anglais Oh là là, et eh ben moi aujourd'hui, je vais te parler de l'art de l'upcycling. Qu'est-ce que c'est Tu me diras. Et eh ben euh, c'est un peu comme ma sélection, c'est que on prend euh, du du vieux, on prend les mêmes, on recommence, on fait du neuf. Ah ouais. Alors pourquoi je te dis ça le Cycling c'est recyclé quoi oui voilà euh, bah En gros juste que ma sélection Elle est composée en grande partie de groupes Que je vous ai déjà présenté ici dans l'émission Chez Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille Il <rire> y a longtemps quoi Il <rire> y, y a longtemps et passé si longtemps Donc en premier lieu on ira du côté de Strasbourg Avec euh, le nouveau projet des BBCC euh, Nouveau projet qui prend des allures de comédie musicale ah. C'est pas mal C'est en... Starmania ouais. Euh, ensuite on reparlera des Splint de Manchester dont les membres étaient à l'origine des Working Men's Club Ça mm -hmm. j'en ai parlé en début de saison il me semble Et on parlera également de l'actualité des Girls in Synthesis que j'ai passé aussi il n'y a pas très longtemps Qui eux sont basés à Londres Ainsi que de celle des Bruxellois de Echt Je sais pas comment ça se prononce Echt Est-ce que c'est non c'est ça Exactement avec un point d'exclamation. Et puis pour finir direction Le soleil de la Californie avec un groupe qui n'a jamais été encore passé dans les, dans l'émission, c'est juste un mec qui s'appelle euh, Night No Face et euh, du coup là c'est plutôt synth punk expérimental. Bien bien bien, un vaste programme. Oui, tu sais, je pense que il y aura pas d'interrogation écrite hein, pour nos auditeurs, ils se rappelleront peut-être pas de ce que tu as déjà passé. Oui, peut-être effectivement. Si, sinon vous nous envoyez un message et on, on le lira avec attention <rire> et on prendra en compte toutes vos doléances voilà promis promis promis promis on regardera tout ça dans un télescope oh là là mais qu'est-ce qui raconte et eh ben parce que The Telescope c'est le prochain groupe le premier groupe même qu que je vais vous passer euh, c'est ce télescope c'est un groupe euh, noise, psychedelic, space rock, dream pop showgaze même euh, qui a été formé en 87 par Stéphane Lurie et les influences et suicides Velvet Underground ou encore The certain Floors Elevator. Très psyché et un peu brutiste. Ils viennent de sortir un album vendredi dernier chez Tape8 Records, un label allemand. Euh, ils en ont sorti un autre, ils ont sorti deux albums pour le moment sur 2013. Euh, L'album précédent était plus expérimental, celui-là il est plus dans la veine psyché, ce qu'il faisait habituellement. Euh, cet album il s'appelle Of Tomorrow, c'est leur 15e. Donc vaste discographie depuis 87 mais toujours en prenant son temps quand même. Mais deux albums cette année, c'est à noter. <rire> euh, et là l'album il est en, il a été entièrement créé par euh, bah Laurie dans son studio Astrofire. Euh petit point, ils sont en concert le 2 juin prochain à la Malterie euh organisé par Amodalie. Donc si vous aimez ce morceau qu'on va passer qui s'appelle Where do we begin? Begin where do we begin? Et <rire> eh ben allez-y. Moi je Télescope c'est vraiment un groupe que, qui euh, dans mes dans mes écoutes ou dans ma ou partage de la musique que je croise souvent et là je le croise à nouveau et ça me fait plaisir. Donc voilà, on va le croiser ensemble de Télescope avec le morceau Where do we begin? Vous avez compris c'est une question. télescope et le morceau where we do euh, non where do we begin elle me perturbe cette euh, phrase Eh bien très bien c'était bien cool c'était bien smooth euh, machin ça va un petit peu euh, changer avec euh, avec ce que je vais passer après donc euh, je vous euh, je vous en avais déjà parlé bbcc euh, c'est un groupe qui est passé par bien des noms euh, tout d'abord crocodile inc puis « Bang Bang Coq ou encore « Pampan Cucu le temps d'un soir <rire> » dont une avancée « Bébé qu'il faut les appeler et leur nul ne sait pas coopérer à travers leur nom car niveau style là encore en fait ça se balade entre rock, new wave ou encore crotte ça dépend des albums en fait mais il y a toujours un côté très synthétique car ils s'amusent pas mal à bidouiller entre instruments et technologies. Euh, là ça s'entend particulièrement parce y a beaucoup de synthé sur le morceau qu'on va écouter leur dernier projet c'est un genre un peu euh, pas d'opéra de l'espace je sais pas comment le, le, le décrire euh, bah, en même temps je n'ai écouté qu'un qu un morceau dont je peux pas vraiment vous en parler juste euh, tout ce que je sais c'est qu'il a été conçu comme la bo d'un film qui paraîtra en juin sous le doux nom de Mickaël et sur le label euh, Octoberton et d'ailleurs le clip de l'extrait qu'on va écouter il a été réalisé par Laura Siffy et il fait partie en réalité d'un film clip d'une cinquantaine de minutes qui racontera l'histoire des 10 morceaux euh, de l'album et des différents personnages qui interviennent euh, donc c'est un peu double format pour ce pour cet album et ce single qui est aussi plaisant à écouter qu'à voir ma foi, donc je vous invite à aller visionner ce clip qui est assez barré et le morceau en question s'appelle sitcom tout de suite, morceau des bébés CC I need my pills I need my mom so bad et comme euh, nouveau single des BBCC, album à venir euh, en juin qui s'appellera Michael. Et bon, on enchaîne euh, après The Telescope, un groupe euh, de 87, on enchaîne avec The Beta Band, un groupe écossais formé en deux, en 1996. Euh, les Beta Band qui est un groupe assez connu hein, sur la scène euh, Britpop. Leur style, il est dé il est décrit comme un mélange inédit de folk, de rock psychédélique, de trip hop et de hip hop. Et moi j'ai choisi de vous passer un extrait euh, de leur premier album qui est une compilation des trois premiers EP qui étaient sortis en 98. Cet album bah il reprend euh, le premier EP Champion Version sorti en 87, puis The Patty Patty Sound sorti en 98 et le dernier EP le mon nom préféré Los Amigos del Beta Bandidos qui <rire> était sorti également en 98. Euh, on va écouter le morceau Dry the Rain. Qui, euh, qui monte petit à petit, tout doucement, et qui est, euh, je sais pas, c'est chouette, et je, je suis retombé dedans par hasard, peut-être parce que je pensais au film euh, euh, Haute Fidélité, où à un moment il le passe, pour mettre en avant ce groupe-là, il dit Regarde, tu vas voir, euh, là je vais le passer, je vais mettre le son un peu plus fort, puis tout le monde va kiffer, il va se parler, il va me demander si j'en ai, et <rire> ils vont tous partir. » Voilà, donc « The Beta Band » et le morceau « Dry The Rain ». The Beta Band et le morceau Dry The Rain, euh, morceau qui va bientôt avoir 30 ans. Eh ben du dos je souhaite un joyeux anniversaire. <rire> <Pardon>. <rire> bon anniversaire à <toi>, Dry <rire> The Rain, et ne s'oublie pas de prendre ta carte de membre, Goodbye Kevin. Exactement, euh, on fait des cartes cadeaux si jamais vous voulez faire une cagnotte euh, pour les offrir. Euh, euh, voilà. euh... <rire> le pot commun, <rire> euh, parce qu'il faut en citer plusieurs pyros. On <rire> tape <rire> Go for me <rire> Coca-Cola, Pepsi, Carrefour, Colo <rire> Bon bref Moi de mon côté je vous reparle également De Splint, Splint Formation de Manchester Portée par Giulia bononetti Bonometti, je ne sais plus J'arrive pas à me relire Est-ce que c'est un N, est-ce que c'est un M Troisième possibilité, c'est peut-être un R. Je ne sais pas. <rire> Rononetti. Ronon <rire> Rettel. Et Jack Bogaki, euh, <rire> qui était les membres fondateurs des... Bogaki. Bogaki, ça écrit ça, comme ça. Là, j'ai bien écrit. Là, ah. j'ai bien écrit parce que je savais que j'allais buter là-dessus. Enfin bon, bref. Bon bref, eux c'était des membres fondateurs des Working Men's Club, mais ils avaient quitté le projet avant la sortie du premier album. Mmh. Euh, ils ont sorti leur troisième single en avril, toujours via euh, Nice One Records. Et euh, si précédemment on était plutôt sur un post-punk un peu matrock à la télévision, là sur ce morceau-là on est plutôt sur une longue plage à la fois nerveuse, mais planante, mais nerveuse quand même. Enfin franchement... Euh le morceau est vraiment très très cool j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner l'album parce que pour l'instant c'est un petit sans faute euh, voilà, donc le morceau s'appelle Awaiting Hills et c'est les splints sur Goodbye Kevin C'était bien, c'était Splint avec Awaiting Hills Très chouette effectivement ah ouais. C'est pour ça, je pouvais pas ne pas vous les repasser Parce Non non, moi... non mais tu as bien fait, mais c'était en décembre en plus la dernière fois des, Exactement, avec le morceau 145 où c'est elle qui euh, chante c'est Julia qui chante sur l'autre morceau et euh, voilà et là c'est euh, Jake euh, On va partir pareil sur un morceau de 6 minutes mais dans une atmosphère euh, différente, un peu ambiante un peu électro Euh, qui croise l'électrique et l'acoustique avec le groupe Tout bleu. Tout bleu c'est Simone Aubert euh, de Massico et de hyperculte. Ah oui, cool. Et euh, on est sur un disque qui est très électro dark wave dont le deuxième album Autom est sorti chez Bongo Jo Records et euh, le morceau que j'ai choisi de vous passer, il s'appelle Baleine et c'est marrant parce que la première fois que je l'ai écouté, je savais pas comment il s'appelait ce morceau, je fais ah il est chouette, j'aime beaucoup. Et après en écoutant, j'ai fait c'est vrai, on entend une baleine. Ah, oh, ça c'est dans l'océan. Exactement, sous l'océan. Et du coup, euh la petite <rire> Et ouais, la petite. On a obligé d'insister plus derrière la belle baudard. Elle le huître de Marline Oléron. <rire> <rire> et donc euh, bah on entend euh, ce côté euh, baleine quoi voilà. Bon bref, ça monte petit à petit, c'est un morceau qui monte tout doucement et ma foi, qui est très très bon. baleine de tout bleu. tout bleu avec le morceau euh, baleine. baleine qui était vraiment très chouette j'ai beaucoup aimé voilà sache-le Pierrot et bien merci à eux <rire> merci à toi aussi attends ah oui c'est toi qui nous fait découvrir t'es les chercher ouais. voilà euh, au euh... fond de l'océan Pedro <rire> <rire> va au Brésil il va chercher tout bleu qui vient de Bongo Joe Bongo c'est le Brésilum pardon pardon voilà. Euh, on enchaîne avec euh, un style radicalement différent euh, oui oui encore un groupe de, de, dont je vous ai parlé euh, mais j'y peux rien parce que en fait en vrai ils sortent des trucs tellement chouettes que je pourrais vous passer tous leurs morceaux euh, à tous ces groupes là con dont, euh, dont je vous parle aujourd'hui donc là euh, il se euh, le groupe en question c'est girls c une synthésis pardon et euh, leur dernier Attends, je suis perdu dans mes Oui, eux, ils viennent de l'ombre, pardon. Et euh, on va écouter leur tout dernier single qui est sorti le 5 mai chez On Eat Record. C'est un petit peu plus bourrin. Euh, ça s'appelle I Know No Other Way. Et ma foi, euh, il est passé dans mes oreilles comme ça, complètement par hasard. Et j'étais, oh, oh, trop bien. Qu'est-ce que c'est voilà. que, que ça Voilà. Et donc voilà, I Know No Other Way des Girls in Synthesis. Thank <laughs> you. dises-moi pour vos oreilles. Euh c'est cool hein. Ouais ouais, très chouette, il a une voix un peu à la Johnny Rotten euh, de la part du chanteur et moi j'avais écouté leur album précédent, là c'est qu'un single hein, pour le moment. Oui. Et euh, j'avais pas trop accroché à tout. Alors euh, si cette euh, nouvel album est dans le même morceau aussi qualitatif que ce morceau, je vais adorer quoi. J'sais... Très bien, bon, c'est juste mon avis. Oui, oui, On oui. part sur un style complètement différent, avec euh, plus un style bah, plus pop, avec Trompette of Consciousness, euh, album sorti en novembre 2022 qui s'appelle « Felicita » et euh, « Trompette of Consciousness », un groupe créé par Thibault Labbé en 2015. Euh, qui a créé initialement en 2015, et le groupe Ilas, déjà sorti deux albums, un en 2016, un autre en 2019, sur le label franco-genevois Le Pop Club Record, et l'éditeur Eco Orange. Et cet album, euh, Félicita, il a été enregistré en une semaine euh, d'autarcie au fin fond des montagnes d'Ardèche. C'est intéressant, hein Oui Hein <rire> boom, boom, boom. Et donc euh, cet album il est il travaille beaucoup autour de, de la pop et ses différentes facettes, les différentes chapelles de la pop Et on passe aussi bien de Brian Wilson à Andy Schauff ou encore Bowie et les Flaming Lips Et ma foi le morceau qu'on est qu'on va écouter il s'appelle Un Altro Giorno Un Altro Giorno c'est un autre genre je suppose, hein. je euh, ne suis oui, pas italien jour. Et euh, ma foi, il est assez cool quoi. Pareil, il parle euh, dans des styles différents, et on se laisse happer au début pareil, j'étais pas entraîné dans ce morceau-là et puis il faut l'écouter en entier et après j'ai fait oh, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est <rire> Et ben cette Trumpets of Consciousness et le morceau, c'est Unaltro giorno. C'était un <rire> altro giorno de Trompettes of consciousness. Pire, il avait oublié que c'était lui qui passait le morceau. Non non, j'ai ah, pas oublié, je suis que j'attendais la fin tranquillement. OK, très bien. Euh, allez, dernière piqueure de rappel pour moi avec le groupe bruxellois Hrt. Ah, désolée, je parle pas néerlandais. Euh, en gros, hein, ça veut dire vrai de vrai euh... En néerlandais Bah, alors je sais pas, dans dans un dialecte euh, belge. <rire> oh là là horrible pourquoi j'ai fait ça. <rire> Excusez-moi. Et non mais c'est un peu le ouais, le contrepied c'est que il y en a aucun qui vient vraiment de qui est originaire qui est qui est né à Bruxelles. Qui est, qui est flamand Ouais, je sais pas. Après Parce Bruxelles il vrai... y, y a un peu de tout. Oui, bon bah voilà. Euh, du coup voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire je vous avais présenté dans l'émission 201 oui ça c'est bon j'ai dit <rire> euh, ah oui pour rappel eux ils font un genre de jazztronica assez dark euh, aux euh, allures un peu trap et hip-hop par moment parfois funk aussi ils ont sorti leur deuxième album euh, début mai sur les labels SD-Band Ultra et News et c'est toujours aussi lourd aussi bien au sens propre que figuré puisque euh, tu pourrais dire ouais, c'est lourd frère et comme c'est lourd c'est vraiment des grosses sonorités bien lourdes que j'aime beaucoup donc voilà donc le morceau qu'on va écouter c'est Cheesecake je vous conseille d'écouter tout l'album parce que il s'écoute bien voilà c'est Ert est avec un petit coulis de fraise pour le Cheesecake exact C'est Ert avec Cheesecake. Je suis désolé si j'ai j'écorche votre, enfin, votre, votre nom de groupe. Ah voilà. mais ça se trouve, il parle français bah, pas français Tu crois qu'il que... parle français Je et... sais pas. À Bruxelles, ça parle français énergétiquement. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Euh, on part avec un groupe qu'on a déjà passé, je dirais pas plein de fois, mais quelques fois, puisqu'ils sont forts. C'est les Magic Shops. Ah oui, oui, oui. oui. Euh, ils viennent de sortir un EP qui s'appelle Patty Hears. Euh, autoproduit à nouveau, on est sur du psyqué et là il part bien vers du showgaze euh, et je pouvais pas euh, ne pas les passer comme toi avec euh, tes morceaux ah, précédents voilà. Puisqu'il y a le, le morceau a Star, a Star Turns Blue qui ma foi est de qualité et donc je vous les passe tout de suite, ça c'est court, c'est euh, deux minutes, c'est Magic Shop, c'est du bonheur dit chop et le morceau au Star euh, Turns Blue. Très bien et ben on va terminer cette émission c'est ça hein oui oui c'est ça euh, avec un inédit à ah, pour finir il s'agit de Nate no face euh, Nate pour les intimes qui est un artiste assez prolifique de 47 ou 48 ans il me semble euh, il les producteur aussi il est basé à long Beach en californie et niveau style il est plutôt arrangé du côté du hum, sandpunk expérimental et comme je suis généreuse euh, c'est plusieurs morceaux qu'on va écouter donc notamment quelques extraits euh, d'un de, de ses derniers repay qui qui est sorti je sais plus quand cette année je crois le 3 mars euh, sur le label sur le label synkara records et l'EP s'appelle hz slash et et euh, peut-être euh, qu'on aura le temps d'écouter aussi un autre morceau euh, en fin euh, d'émission euh, genre le tout dernier single euh, euh, euh, qu'il a en stock et euh, pour les derniers morceaux en fait je vous donnerai tout après voilà. ouais, on être. peut même se dire au revoir On vous, se dit au revoir Vous aurez tout sur la playlist Vous aurez tout sur la playlist Exactement On vous laisse avec Naked No Face Et on vous dit à la semaine prochaine